J'ai toujours été fan de Monaco, même s'il y a eu des éditions où on s'est pris, euh, bah, quand c'était au cours de saison de domination, euh, où on savait clairement qu'il y aurait encore une énième épreuve dans la saison, où il y aurait un clair premier, un clair deuxième, un clair troisième, etc. Euh, je fais naturellement référence au début de l'ère hybride, euh, où on avait Mercedes, Ferrari, Red Bull, Force India, Renault, McLaren, Toro, Rosso, tout ça, bref. Ces dernières années, par contre, que ce soit en termes de championnat ou à Monaco, je trouve qu'on a retrouvé quelque chose de plus sympathique en général. Et à Monaco, ben j'ai trouvé ces dernières éditions plutôt fun, plutôt sympa à regarder. Il y a toujours le manque de fiabilité euh, qui faisait de Monaco Monaco, mais bon, ça malheureusement s'est perdu définitivement. Mais ça restait un défi de pilote inégalable, sur euh, que ce soit en termes de concentration, en termes de précision en piste, et ce, sur l'un des plus beaux circuits du calendrier, sur peut-être la plus belle destination du calendrier. Bon, <rire> je décède. Euh, à titre perso, j'ai euh, jamais pu m'offrir un Grand Prix de Formule 1 dans ma vie, alors euh, manque de ressources, certes, mais aussi manque d'envie, parce que c'est qu'on va dire, moi j'aime suivre un Grand Prix de Formule 1 pour pouvoir en voir autant que possible, et quand tu es euh, bah, dans le... sur le circuit, bah, forcément tu apprécies l'événement d'une manière différente, euh, mais tout ça pour dire que s'il y a eu S'il y a un seul Grand Prix euh, que je voudrais expérimenter dans ma vie, ce serait Monaco. Euh, bah déjà parce que tu sais que tu vas rien perdre de la course, parce qu'il va rien se passer euh, en termes euh, voilà de, de, de stratégie tout ça. Mais en plus de ça, tu pourras vraiment euh, encore plus. N'importe où tu pourras vraiment apprécier bah, euh, le talent des pilotes, des meilleurs pilotes du monde et de l'Enstroll Troll euh, dans leur, euh, leur manière de prendre tel ou tel virage, mais aussi parce que euh, c'est le circuit le plus empreint d'histoire de, de toute la Formule 1. Euh, parce que tous les meilleurs pilotes s'y sont imposés, sauf Jim Clark. Il y a eu y a Arnaud Trulli aussi qui a gagné en 2004. Bref, trêve de louanges, parce que je dois en venir à ce non-débrief du Grand Prix de 2025. Tous les ans, on a le même refrain Monaco, on s'ennuie, les F1 modernes ne sont pas faites pour ce circuit, euh, on vient ici que pour le bling-bling. J'ai mes réponses là-dessus, enfin mes réponses, euh, je suis assez. Euh... Bref, j'y reviendrai plus tard. Cette année, je n'ai pas pu fermer les yeux sur tout ça, parce que cette année, euh, la Formule 1 et la FIA ont imposé. Euh, un double arrêt obligatoire pour améliorer le pestacle, pour que les pilotes puissent attaquer à fond et pas reproduire les 77 tours de gestion de 2024, euh, etc., etc. Alors naturellement, euh, cette intersaison, j'ai ouvert ma gueule, comme je le fais euh, trop souvent. Et euh, j'ai partagé un peu mon ras-le-bol sur cette tendance à vouloir mettre des pansements sur sur une plaie béante, enfin une plaie. Je parle pas de la PlayStation, mais une plaie euh, ouverte. Bref, euh, t'as compris l'idée. Et surtout. Parce que euh, voilà, j'ai cette lassitude des promoteurs, des organisateurs, euh, de leur volonté de forcer des événements de course en ajoutant des éléments extérieurs. On a le DRS depuis 14-15 ans, on a la règle des changements de composé depuis presque 20 ans, même si euh, elle est arrivée en première instance pour des raisons de sécurité après la catastrophe de l'année 2005 l'introduction du format sprint depuis maintenant 4-5 ans. Et euh, bien sûr, je passe les règles disparues comme celle du pneu de qualification euh, qu'on utilise au départ, euh, la qualification à élimination. Bon, ça, ça, euh, ça ça compte pas, mais on s'en rappelle qu'ils l'ont essayé quand même. Comme toujours, j'étais bref, très réfractaire. On m'a trop souvent répété qu'il fallait adapter la Formule 1 au standard d'Instagram ou du nouveau public, comme tu préfères, mais euh, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, je dis ça naturellement sans méchanceté envers le nouveau public, euh, parce que je ne pense pas que le nouveau public soit problématique, mais c'est plus la quête de nouveaux spectateurs euh, à travers un prisme erroné de, de ce qu'est la Formule 1, qui pour moi est, euh, est problématique. Euh, voilà, on répète souvent, on me répète souvent qu'il y en a marre des vieux aigris, rageux, quinquagénaires qui fantasment sur ce temps où on avait un mort tous les trois grands prix. Euh, voilà les les gars, bah, comme moi, enfin comme vous l'avez vu, je suis assez facile à cerner. à ah, cette belle époque, cette belle époque, oui. Cette belle époque. Quand on avait un mort toutes les semaines, ça, ça me manque. Les choses commençaient bien ce week-end euh, à Monaco. On avait euh, Glandonoris qui retrouvait une grande forme. Les fais Rire qui ont euh, retrouvé de la, de la performance. Euh, on a la Max Bulle qui, euh, qui est toujours un élément euh, imprévisible. Et dans le peloton, on avait les euh, Torosola, les, euh, les, les RB, Racing Bulls, euh, qui étaient à l'aise. Les Aston Martin qui confirmaient euh, leurs améliorations de Imola. Il euh, y avait plein de trucs. Et j'ai pris grand plaisir devant la Calife. Et là, je pense que globalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un consensus sur le fait que euh, les Califs à Monaco sont généralement très fun. Et je ne pense pas que ce week-end, euh, ce fut exception. Bref, bilan du dimanche, euh, les deux arrêts ont ajouté du n'importe quoi, comme le voulait la Formule 1. On a Verstappen qui a passé toute la course à prier pour un drapeau rouge avec une stratégie décalée. Lawson qui a roulé 3-4 secondes plus lent autour pour offrir deux arrêts gratuits à son coéquipier. Les Williams qui ont été obligés de faire pareil en conséquence. Russell qui a pété un câble en préférant couper la chicane. Euh, se prendre euh, un drive-thru euh, plutôt que de continuer à subir euh, tout ça. Euh, bref. Et puis, il y a aussi eu Mercedes qui a oublié d'arrêter ses pilotes parce qu'ils étaient désespérés après une qualif catastrophique. Voilà, si, si, si vous voyez à peu près le genre d'odieux pers personnage que je suis, euh, vous savez que moi, j'adore l'ironie de la situation, l'absurde, tout ça. Donc, forcément... Euh, quand on a la F1 qui veut ajouter du chaos et qu'en réponse on a des comportements à la limite de l'antisportif, limite parce que euh, ce que les équipes elles ont fait c'était légal, euh, c'était juste pas sport, bah, moi j'adore, j'adore parce que je, je vois que bah, forcément, comme toujours, les équipes essayent d'aller à contre-pied pour en tirer le meilleur parti. Et ça ne se passe jamais comme euh, les organisateurs le voudraient. La f 1 voulait que les pilotes attaquent à fond pendant euh, 78 tours. Et là, ils ont encore plus roulé à l'économie que jamais. Ils voulaient un résultat imprévisible. Résultat, euh, on a le, le résultat final est le même que la qualif. à deux, trois exceptions. L'abandon de Alonso. Hamilton qui a, qui a remonté un petit peu. Maintenant, donc... Euh, voilà, j'enregistre ça le lundi soir, euh, retour à la réalité, on a pris le temps un peu d'y penser. Et je pense qu'on peut se mettre d'accord euh, pour dire que ça a servi à rien. Enfin, voilà. Euh, en tout cas, c'est un ressenti très profond, et j'ai l'impression qu'il a été partagé dans le paddock, que ce nouveau truc n'a fait qu'exacerber ce que je pouvais appréhender, Et peut-être que d'autres appréhendaient, je sais pas. Euh, je comprends, euh, comme je l'ai dit, que les équipes, les pilotes, tout ça, n'ont pas particulièrement apprécié, euh, à défaut d'avoir une opinion sur, euh, sur l'affaire. Maintenant, euh, la question, c'est est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour apprécier la Formule 1 Oui, pardon, je t'ai tutoyé. Euh, mais quand je dis « tu », je parle euh, de, de « toi ».« Toi », voilà. Euh, qui spécifiquement euh, pense qu'il faut apporter des choses comme ça pour que la Formule 1 soit plus appréciable. Est-ce que c'est ça qui qu'il faut Est-ce que il faut ce genre de, de truc, de stratégie d'équipe, euh, euh, de coop euh, en, en jeu vidéo Parce que moi, je me rappelle que bloquer tout le monde à Monaco, c'est ce que je faisais avec papa euh, sur F1 de 2006, hein. F1 06 sur PlayStation 2. T'en avais un qui ralentissait le peloton. Et tu l'autre euh, qui, euh, qui faisait euh, le tour du circuit et qui prenait un tour à tout le monde. Et ensuite, bah, il bloquait et euh, l'autre faisait pareil et, euh, et on avait un tour d'avance sur tout le monde. Alors euh, voilà, c'est rigolo de, de faire ça dans un jeu, c'est rigolo de le voir en vrai. C'est aussi intéressant, euh, mais réellement sur le plan sportif, parce que euh, c'est un vrai challenge pour les pilotes. When you're not flat out, it's really difficult. Like for me, it was trying to keep concentration. Your brain goes off in random places, and um, it's, it is more difficult than I, I thought it was gonna be. Et euh, ça me fait que respecter davantage, euh, voilà, quand as euh, ces pilotes qui sont mieux préparés que, euh, que des. Euh, Jackie Stewart, Jim Clark, Ayrton Senna, euh, Fangio, quand ces gars-là qui sont, je dis pas plus talentueux, mais mieux préparés sur le plan physique, sur le plan psychologique, quand ces gars-là te disent « c'est difficile de tenir ce rythme à Monaco », voilà. T'as fait 25 ans que je suis la Formule 1, alors que 25 ans peut-être, euh, j'apprécie la Formule 1 et je la subis aussi, il faut dire euh, ce qui est a, hein, dans ces pires heures. Euh, la, la domination de Schumacher, euh, la domination 2011 de Vettel, 2013, euh, la domination indécente des Mercedes, euh, toutes ces choses là, on, on les a, je les ai subies, je, comme beaucoup. Hein, je ne dis pas que je suis tout seul, attention. Hein, je sais qu'il y en a qui les ont subies, qui sont toujours là, respect. Et j'ai trouvé que 2022 était un renouveau qui, qui faisait vraiment plaisir. Euh, J'ai trouvé que cette réglementation fonctionnait parfaitement, euh, que ce soit sur le plan sportif, les pilotes peuvent se suivre, euh, ils peuvent plus facilement s'attaquer qu'auparavant. On a un resserrement global de la hiérarchie, euh, preuve que bah, les temps de soufflerie limités, surveillés et imposés en fonction du classement au championnat constructeur apportent euh, peuvent fonctionner, euh, d'arrêter de privilégier les équipes qui ont le plus de ressources économiques, comme les Mercedes-Ferrari, euh, face à des petits comme euh, euh, As, et ben, euh, ça, sans non plus les mettre à, à égalité, ça permet d'avoir un resserrement global de, de la hiérarchie qui est plutôt sympa. Mais apparemment, il en faut plus. Ça semble pas être assez. Pourtant, comme je l'ai dit, fin, ces dernières années, on, on a eu plein de belles choses, euh, même s'il y a eu, euh, on va dire, sur ces euh, quatre dernières années, euh, une et euh, plus euh, d'un certain talent générationnel qui a tendance à un peu trop gagner, même quand il n'est pas supposé le faire. Euh, et quand je dis supposé, je fais plus mention euh, à des week-ends comme euh, Suzuka cette année, tu vois Tu te dis « Merde, à quel moment euh, il, il gagne, il n'a rien à foutre là euh, ». À part dans ces moments-là où tu te dis hey, euh, « C'est bon, on le voit trop y », il a, y a eu plein de belles choses ces dernières années. Enfin, euh, cette année, en 2025, on a le retour d'un des plus grands constructeurs de l'histoire de la Formule 1 aux avant-postes. McLaren n'a pas gagné régulièrement comme euh, depuis 2012. Euh, ils n'ont pas autant dominé depuis 98, euh, faudrait que je regarde même statistiquement si c'est pas meilleur euh, ce qu'ils font cette année euh, que depuis 98 parce que là en 8 courses euh, ils ont gagné 6. En prime, on a deux gamins qui sont ultra talentueux, qui sont tout juste en train de collecter leur première victoire et qui vont jouer le titre. Pour moi, c'est une des nombreuses facettes qui rend la Formule 1 aussi magnifique, euh, aussi intéressante quoi, c'est c'est génial. Mais non, Euh, il faut ajouter plus de zones de DRS, il faut des courses sprint, il faut euh, des deux arrêts, trois arrêts, euh, il faut euh, une aéroactive qui va arriver en 2026, euh, qui pour moi va être une catastrophe sportive, euh, pour qu'on voilà, qu s'amuse, parce que sinon, voilà, c'est pas bien, apparemment. Parce que moi, je, je le comprends pas. Euh, C'est peut-être ma, ma bubule d'autiste qui, qui m'empêche de comprendre euh, pourquoi, euh, pourquoi tout le monde semble se faire chier, pourquoi il faut plus de 100 en piste. Euh, mais d'un autre côté, j'ai euh, vu pas mal de Grands Prix. Bah, déjà en 25 ans, tu te dis 75 ans de Formule 1, purée J'en ai vu un tiers. C'est pas mal. En plus de ça, je pense avoir une connaissance plutôt descente l'histoire du championnat du monde, en essayant d'amasser cette euh, somme de, de petites connaissances euh, qui, encore une fois, ne cherche pas à minimiser. Je, je sais que j'en connais quand même un rayon, mais je ne veux pas non plus prétendre quoi que ce soit. Mais j'essaye de mettre tout ça bout à bout et je me dis, mais en quoi on peut dire que c'était mieux avant Sans dire que c'était moins bien, attention hein. Parce que oui, c'était mieux quand les F1 euh, elles étaient plus nerveuses, tu vois déjà qu'on avait des plus gros moteurs, hein, ça c'était beau, euh, que les F1 étaient plus instables, plus légères, plus souples. C'était mieux euh, quand on avait des pilotes qui pouvaient euh, gagner, enfin euh, plusieurs pilotes, j'entends, euh, partout à travers le peloton, euh, que tu avais un petit vainqueur surprise de temps en temps, mais faut, faut le dire, on, on a eu des vainqueurs surprises ces dernières années quand même. En France, on l'incarne même pas euh, plutôt bien, je pense, puisque parmi les dernières victoires surprises, bah, elles sont essentiellement françaises. Euh, L'an dernier, en 2024, on a eu, j'allais dire 8, mais 7 pilotes différents qu'on gagnait, parce que Perez n'a pas gagné, donc euh, voilà. Mais voilà, c'est énorme. Et là, je me dis, bah, les seules différences qu'on peut avoir avec euh, des années euh, 60, 70, 80, 90... Euh, c'est quoi C'est la fiabilité. Que tu sais que quoi qu'il arrive, dans la plupart des cas, tu as deux McLaren qui vont finir la course, tu auras une Red Bull derrière, tu auras deux Mercedes, tu auras deux Ferrari ou deux Williams maintenant. Mais bref, euh, voilà, tu sais que ça va être plus ou moins comme ça et euh, un abandon aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais bref, tout ça pour dire que je me dis que la Formule 1 que on cherche à construire, enfin que... Où on va, Oula, je casse mon éclairage, mais euh, les grandes forces euh, qui régissent euh, la Formule 1, bah, ils veulent construire quelque chose qui, pour moi, n'est pas la Formule 1, parce que je ne pense pas que la Formule 1 a besoin euh, de 3000 arrêts au stand pour être spectaculaire, il n'y a pas besoin d'avoir 10 dépassements par tour pour, euh, pour être spectaculaire ou pour qu'on apprécie la f 1 Pour moi, ça, ça relève euh, de, de, de l'américanisme. Et je dis ça sans méchanceté. Hein. Je pense à l'Indycar, le NASCAR. La NASCAR, je n'ai jamais vérifié dans le Slibar ce qu'il y avait. Euh, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, hein. Euh, parce que voilà, c'est différent. C'est totalement différent. Et je pense que ça s'adresse à des publics différents. Euh, et où ça, ça se rejoint aussi. Hein. Attention. où il y a Bref, tout ça pour dire que pour moi, ce qui a fait la beauté de la Formule 1, Euh, C'est euh, l'aspect de la performance. Euh, performance phénoménale. Euh, as, euh, 25, euh, 25 Pecnos euh, qui sont là pour changer 4 roues euh, de 20-25 kg en moins de 2 secondes. Euh, T'as des pilotes qui se prennent 4G dans des virages à 250 km/h euh, avec euh, des maxi burnas qui les tiennent au sol. Et euh, à la fin du tour, euh, merde, euh, j'ai perdu la pole pour 3 centièmes de seconde ou pire, je suis pas passé en Q2 pour 3 centièmes de seconde, euh, c'est le fait de tenir 1h40 euh, à Monaco, dans un centre-ville bosselé, à une moyenne de quoi on est à quoi 170-180 km h de moyenne, sans toucher les murs. Et sur un plan plus, voilà, plus euh, moins sportif, ben moi je vois que ça fait toujours aussi plaisir de, de gagner ici. Euh, là, je pense à Norris, euh, euh, qui a un, un petit enfant qui vient d'Angleterre. Alors, je crois qu'il vient du Sud, je ne sais pas où exactement. Hein. Déjà que je ne sais même pas où est ma ville. Dans la carte française, je ne me demande pas où, euh, où est la Sienne en Angleterre. Mais voilà, je trouve ça formidable de, de se dire que, que lui, il se dit, c'est une des plus belles, la plus belle victoire de ma carrière. Et, et euh, toute ma famille s'en rappellera pour toujours. J'ai gagné à Monaco, quoi. Et là, c'est pour ça que j'en viens à me dire, peut-être, je ne sais pas, c'est moi qui suis un mauvais fan. Peut-être que je n'aime pas la Formule 1 pour de bonnes raisons. Peut-être que je ne l'ai jamais aimé pour les raisons qu'il faudrait. Parce que enfin, je me demande, à force. voilà. Euh, j'en je, ferai sûrement un titre putaclic. Est-ce que je suis un mauvais fan Sondage. Alors oui, oui, je dis ça un peu... Euh, je, je le sais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais fan, il euh, n'y a pas de bon de mauvaise, de mauvaise situation. Mais de mon point de vue, c'est frustrant de me dire que le sport cherche un public que j'arrive pas à cerner. Et que surtout, je n'ai pas l'impression, je ne le vois pas ce public, enfin, je n'arrive pas à le trouver. Pourtant, je, je pense être, j'essaye, j'ai toujours essayé d'être plutôt présent sur les, euh, sur les social media. Ça veut dire réseau social pour essayer de, de voir différents avis, les confronter, euh, parce que voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu. Et c'est très, très cool d'avoir euh, ces, ces plateformes pour discuter avec plein de monde. Mais j'arrive pas à trouver ce, ce genre de public où, où quand je le trouve, c'est des personnes qui semblent pas vraiment s'intéresser à la Formule 1 plus que cela. Et je pense pas que ce public-là soit majoritaire, si tu vois ce que je veux dire. Euh, je parle par exemple du public qui va euh, s'acheter euh, un petit truc Formule 1, que ce soit une casquette McLaren, un t-shirt Hamilton, parce que euh, bah, ils adorent euh, ce pilote ou cette équipe et qu'ils euh, vont regarder une course de temps en temps et quand ils peuvent pas ou qu'ils sont chiés, bah, ils vont regarder les résultats après. Et... Voilà, je vais dire le fan casu en quelque sorte, sans dire que c'est bien ou mauvais, encore une fois, mais je pense pas que ce soit la majorité du public de, de la clientèle de, de la F1, que ce soit ceux qui payent leurs tickets ou que ce soit ceux qui payent leurs abonnements euh, F1 TV ou, euh, ou, ou l'autre truc qui est cinq fois plus cher. Euh, je voulais conclure là-dessus, euh, maintenant, parce que j'avais dit que... Bon, déjà, j'ai parlé trop longtemps et... Euh, et j'ai besoin euh, peut-être euh, de le dire en vidéo, euh, quand on dit « les fins modernes ne sont pas faites pour euh, le circuit de Monaco », bah ouais, mais je vais te dire un truc, parce que là, j'ai un t'entends, tu l'as dit, tu as dit « ouais, mais gros, grave, les, les fins modernes, elles ne sont pas faites pour Monaco ». L'Alfa Romeo de Juan Manuel Fangio, euh, elle n'était pas faite non plus pour rouler à Monaco, ou celle de Farina, comme tu veux. Euh, mais euh, là, je pense à Monaco 50, première édition, mais ça compte pas parce que Farina, lui, s'est mis dans le mur, Et, et justement, t'as Farina qui se met dans le mur, t'as neuf autres pilotes euh, qui, qui se mettent dans le mur avec lui, et, euh, et Fanjo gagne, et c'est magnifique, c'est ce qui rend cette victoire spéciale, c'est que t'as plein de pilotes qui sont viandés, lui il s'est pas viandé, je pense aussi à l'édition de 61, euh, quand t'as Moss qui retient trois euh, Ferrari qui vont beaucoup plus, plus vite, qui sont plus rapides, dans sa Lotus euh, propulsée par euh, Rob Walker... Broker Racing, je sais plus. Enfin, euh, euh, bref, euh, dans sa Lotus euh, qui a été mise en piste, où tu as euh, toute une plaque du châssis qui manque et tu vois c'est Ghibli. Enfin voilà, c'est ça, euh, c'est exceptionnel. Bah tu le vois gagner et c'est Monaco qui permet ça. C'est euh, c'est pour ça que euh, en tu as t'as Graham Hill qui qui va tout droit à la chicane là, il se fait surprendre par un retardataire, il sort de la voiture, il pousse la voiture en piste, il se retrouve cinquième. Il arrive quand même à gagner. Euh, oui, c'est magnifique parce qu'il gagne à Monaco, mais c'est magnifique parce que c'est un endroit où déjà euh, dépasser c'était euh, c'était pratiquement exceptionnel. Il y avait l'édition euh, 62, 63, je ne sais plus. Enfin, une édition euh, plutôt où euh, il était devant Clark et Clark a mis 20-25 tours à le dépasser. Et quand il l'a passé, mais il l'a tracé. Tu l'as plus vu, Jim Clark. Et Gramil, c'est pas un péquenot pour autant à Monaco, 5 victoires là-bas, quoi. Ça fait penser à la version de 92, la f 1 qui en plus a eu l'audace de mettre ce, la lutte mansell sénat à Monaco en 92 pour rappeler à quel point c'était exceptionnel, alors que c'est quoi cette lutte C'est quoi C'est Mansell qui va 4 secondes au tour plus vite que Sénat et qui n'est pas fichu de le dépasser. En 92 Quand on dit aussi que Monaco est là que pour le bling-bling, non. On est à Monaco parce que c'est la plus grande épreuve du championnat du monde de Formule 1. Au même titre que, que Ferrari transcende la Formule 1, Monaco transcende. Enfin, le Grand Prix de Monaco transcende la Formule 1. On a des célébrités euh, richissimes qui connaissent rien à la course automobile euh, qui viennent ici parce que cet événement incarne euh, la Formule 1 comme, euh, je ne vais pas dire aucun, mais très peu d'autres Grands Prix. Je suis désolé, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Belgique, ce sont euh, des beautés dans le monde de l'histoire de la Formule 1, mais pour le commun des mortels. Alors que le Grand Prix de Monaco, c'est un événement international au-delà du sport. Donc euh, oui, Monaco, Monaco, ça incarne euh, cette, euh, cette opulence qui est bien mal perçue par le, par le commun des mortels, moi le premier, euh, mais euh, je pense qu'on ne peut pas aimer la Formule 1 et ne pas vouloir continuer à assister à ce spectacle ridicule. C'est ridicule de voir euh, ces, ces bateaux qui roulent à côté des yachts, ou l'inverse, Euh, parce que oui, c'est... Euh, alors attention, hein, je dis pas... Euh, t'es obligé de penser comme moi, mais je te livre. Mon avis, ferme-la. Euh, t'es d'accord, t'es pas d'accord, on en discute, mais euh, écoute-moi. Euh, oui, c'est ridicule de perdre Spa-Francorchamps euh, pour manque d'argent, de perdre d'autres potentielles belles destinations à cause de ça, mais vouloir dégager Monaco parce qu'il n'y a pas assez de dépassement et que le résultat est décidé par, par la qualification, qualification qui, euh, je le rappelle, euh, a toujours été présente en championnat du monde de Formule 1, c'est qu'on y accorde quand même de l'importance à la qualification, c'est que c'est quand même une part intégrante du week-end et du Grand Prix, euh, parce que si on ne pensait pas que c'était utile, bah, on aurait continué à distribuer les grilles de départ au pif, comme on le faisait euh, euh, encore à cette époque-là sur des épreuves hors championnat. Euh, ce que je cherche à dire, c'est qu'il y a de la beauté dans ce Grand Prix. Il y a de la beauté et, euh, et plutôt que de chercher à voir euh, la Formule 1 comme quelque chose qui doit obligatoirement proposer un truc... Euh, qui n'est pas la Formule 1, encore une fois. Euh, des festivals de dépassement, des choses comme ça, ça n'a jamais été le cas. Euh, des aires de domination, on en a toujours plus ou moins eu, même si euh, on parlait plus d'une ou deux saisons plutôt que cinq ou six, comme ces dernières décennies. Mais euh, la Formule 1 a toujours plus ou moins été comme ça. Donc euh, maintenant, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire qu'il faut la changer, parce que je trouve que ces dernières années, elle, elle s'est très bien réinventée. L'ère euh, post-hybride, enfin l'ère hybride 2014, c'était probablement pour moi la pire en termes, euh, sportivement en tout cas. Euh, il se passait des trucs en piste, mais euh, c'était pas particulièrement intéressant parce que, euh, heureusement qu'on avait Rosberg qui tenait la dragée haute à Hamilton, sinon ce serait, ça aurait été atroce Il n'y avait eu qu'un seul pilote qui gagnait tous les week-ends euh, pendant ces trois années-là. Et ensuite, bah oui, il y a eu l'arrivée de 2017 qui a fait euh, des F1 bateaux qui n'ont fait qu'empirer les choses parce que les pilotes ne pouvaient pas se suivre et c'était encore pire. Mais je trouve qu'on est sur la bonne pente depuis 2022 et je comprends pas. On, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais ouais, apparemment, c'est toujours pas assez. Bref, pas de débrief pilote par pilote cette semaine, parce que les stratégies, elles étaient débiles ou adaptées au contexte, hein, en fonction. Et les pilotes méritent tous d'être applaudis. Lance Troll aussi. Donc, euh, bravo à Lando Norris. Très content pour lui. Et rendez-vous euh, ce week-end pour un grand prix euh, qui, lui, a beaucoup moins d'arguments pour être défendu au calendrier. Allez, bisous.